Vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez Goodbye Kevin, l'émission 238. Euh, comment allez-vous euh, depuis tout ce temps oh Ça va bien, merci de demander, c'est cool, c'est vrai qu'on ne demande pas souvent, comment ça va Et, ouais, vrai. et toi Pierrot, comment vas-tu Super, génial oh. marrant, Il y avait une, une aura d'auditeurs, toutes les voix, dans une voix qui était juste avant à répondre. C'était dingue. Je pense que c'est une révolution dans oui. le monde de la radio. C'est clair, les meilleurs effets spéciaux possibles et inimaginables, on vous les donne De l'an 2000 jusqu'à l'an 2020 <rire> Ah merde, c'est déjà passé En l'an 2020 Pierre Bachelet, c'est pour toi ce premier morceau Qu'est-ce que tu as prévu de nous passer cette semaine les nuits Alors moi j'ai une sélection assez variée aujourd'hui Et en plus de ça, elle a la particularité de s'ouvrir et de se terminer sur le même label C'est fou, fou hein Voilà, <rire> ding bon voilà. Euh, je l'ai pas fait exprès C'est euh, voilà, l'ordre qui voulait ça euh, Alors en premier on ira apprendre l'anglais et l'amour euh, Avec un groupe originaire de Leeds Ensuite direction la Norvège Pour un projet Sol euh, Aux petits oignons voilà que j'aime beaucoup On fera euh, ensuite un petit bond dans le passé euh, En Australie En plus de ça avec une archive euh, Des Severed Heads Et puis petite escale en Russie Avec un petit Stargaze pas piqué Des anothons Et retour euh, en UK avec le producteur de nos premiers amis gosses. Voilà, Super. de notre premier groupe, de mon premier groupe. Euh, de, du groupe qui va ouvrir cette, cette exact. émission. Et donc moi, bah, de mon côté, je vais présenter un énième nouvel espoir de Londres, euh, côté anglais. On va écouter également un nouveau géant de la scène hardcore. On va écouter la BO de Twin Peaks et Purée et pour la fin du Crot Rock mexicain. Impeccable. Bah, je te propose... Euh, d'enchaîner tout de suite avec le premier morceau. Le premier morceau, c'est le groupe English Teacher. C'est un groupe d'indie post-punk originaire de Leeds euh, en Grande-Bretagne. Et euh, initialement, signé, signé chez Nice One Records. Ça avait sorti un EP chez eux en 2020, je crois. Et euh, c'est chez Speedy Wonderground, euh, pourtant, que on les retrouve avec leur dernier single qui est sorti fin janvier. Alors, c'est un single qui est produit par Dan Carré. Mais en même temps, c'est un peu normal, vu que c'est le producteur d'Air Speedy Wonderground. Ouais, euh... c'est celui que tu vois un peu partout. Hein. Je pense qu'on l'a évoqué de nombreuses fois, dans Carré. C'est vrai. Et on l'évoquera aussi à la fin de cette émission. Tout tout Petit spoil. Alors, c'est chouette, c'est frais. Euh, c'est beaucoup moins post-punk que ce qu'on pourrait penser. Et euh, le morceau s'appelle « Song About Love », des English teachers, tout de suite. qualité dans ce studio. Alors, c'était les English teacher Teachers que vous venez d'écouter avec le, leur dernier single « Song About Love eh ». et bien, on va enchaîner avec des Londoniens, des Londoniens de Londres, <rire> euh, avec le groupe Sport Teams qui viennent de sortir en septembre dernier un deuxième album, deuxième album qui s'appelle « Gulp, Gulp », avec un point d'exclamation chez Island Records. Et ils sont fait connaître il y a deux ans parce qu'il est sorti un premier album, Deep Down Happy, euh, qui euh, leur avait donné une bonne réputation déjà parce que sur scène, ils étaient assez dynamiques et aussi par leurs paroles qui euh, étaient des paroles qui parlaient beaucoup à la jeunesse anglaise en sortie de Covid, ah oui. pour remettre le contexte. Et donc ce qui nous propose, c'est un son qui est à mi-chemin entre la power pop et le garage rock, avec des morceaux bien efficaces et d'autres un peu moins sur ce deuxième album. C'est les critiques que j'ai pu lire sur un album un peu moins efficace que le premier. C'est toujours peut-être le cas du deuxième. Est-ce qu'on passe la barre Est-ce qu'on y arrive Est-ce qu'on n'y arrive pas euh, Mais dans l'ensemble ça s'écoute plutôt bien. C'est très anglais, il y a vraiment ce côté power pop assez fort. Euh, et donc nous on va écouter deux morceaux, on va écouter le morceau de The Drop et on, ensuite on enchaîne tout de suite avec Dig de Sport Team. sport teams avec les deux morceaux issus de l'album Gulp Gulp de Shane Slendricott. Petit vent de sol euh, après cette power pump euh, qui euh, arrive dans le studio de Goodbye Kellyne <rire> pardon avec les imprimés. Alors les imprimés c'est euh, un groupe porté par le norvégien Norwegian Morten Martins. C'est marrant son prénom c'est pareil que son nom de famille à ah, une lettre près Euh Morten Martins. Et derrière, euh, alors lui du coup c'est la dernière recrute du label Big Krone. Du coup, on est plutôt sur de la sol, Sol Inspiration 60 euh, 70 et euh, lui, il est plus connu en tant que producteur et arrangeur euh, dans le milieu du hip-hop en Norvège et c'est euh, ça sera son premier projet solo qui va sortir là donc en courant de l'année. Donc en attendant, on va écouter un extrait euh, et vous allez voir, c'est assez chouette. Du coup, on écoute le morceau I will never leave you euh, non, I will never leave de Les Imprimer.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 I will never leave euh, il faut savoir que Morton Martens du coup c'est lui qui fait tout il chante et il fait tous les instruments de A à Z, il enregistre il mix et voilà bah, il a une belle voix il a l'air oui, un peu costaud quand même il est, ouais. il est talentueux bah, hâte de voir euh, cet album à venir on enchaîne avec un style différent Un style de foufou On enchaîne avec un extrait du deux extraits du troisième album du groupe Hardcore de Baltimore, Turnstyle. Ah oui, d'accord, oui, oui. Exactement. Qui a rencontré un énorme succès en 2022, après deux albums que tu es connu mais surtout par les, les aficionados du groupe et du style. Je dis Hardcore, mais on n'est pas non plus on sur du Hardcore euh, pas accessible si tu aimes le rock. Ça reste quand même très rock, et euh, ma foi, c'est assez cool ils sont construits euh, grâce à un, un public qui était assez devoué, notamment grâce au précédent album et surtout à leurs euh, concerts euh, leurs concerts qui sont plutôt légendaires parce qu'on a un public qui scrame en permanence <rire> je vous conseille d'aller voir des lives sur euh, sur YouTube où tu vois les, les gars montent sur scène ce jet direct dans le public monte sur scène jet dans le public les musiciens ils font leur truc le, le chanteur il est, il est marrant, de il est serein comme tout tu vois, il sait qu'il y a ça qui va se passer Pendant et... une heure et demie. Ah, et les gars, il se lamentent et en plus, ils font un petit salto en même temps euh... ah, pendant une heure et demie. ouais C'est assez impressionnant. C'est très, très beau et je suis curieux de voir comment vont faire les gros festivals quand ils vont les programmer parce que ça fait partie aussi de leur show, ce fait que le public monte sur scène et euh, bah, les gros scènes comme rock en scène, il passe à Arranc en scène, la scène elle est de plus en plus loin et il y a énormément de vigiles qui t'empêchent de monter euh, sur scène. Donc voilà, c'est curieux. donc On va écouter deux extraits du, euh, de l'album « Glow On » Euh, qui, était, qui est sorti sur le label Roadrunner on va écouter Holiday et Blackout et ma foi, au début c'est pas ma tambouille j'ai écouté une, une oreille et je commence je pas comment, j'aime bien, je kiffe euh, style dans Goodbye Kevin pas bien Baltimore. <rire> oh là là. C'est vrai qu'il y a un petit côté euh, certains euh, diront un peu au spring, un peu system on... of down. Ouais, oh, je sais pas mais <rire> c'est on vous habitue pas à ça à goodbye Kevin, mais parfois, on se fait happer et on a besoin de partager. <rire> voilà, si, si tout le monde a bien aimé, c'est peut-être que c'est pas si mal. Non, je déconne, ça c'est pas un bon argument. C'est <rire> Eh bien, on va changer euh, légèrement. Ben non, même pas légèrement, radicalement d'univers. tout-tout-tout, euh, du du comme dirait tout, le chien. Du tout-tout-tout et patatou. Hein Patatra Patatou. Et tout. Patatoua <rire> Patamoa Pataki Patachou. Patacelle. Allez <rire> Euh, donc euh, là on est parti sur une petite archive de, du groupe severe heads euh, déterré par le label dark and en 2015 euh, alors qu'est ce qu'il ya dark, trees. dark, dark trees yes euh, du coup en fait il s'agit d'un single qui était sorti euh, en 82 qui s'appelle euh, qui s'appelait à, à la base Lamborghini elle était donc ce single là il était sorti dans le cadre d'une un, compilation de groupes e expérimentaux australiens Euh, qui s'appelle « L'invitation au suicide », sympa, <rire> et euh, la compile, et ce titre particulièrement, ils, ils ont pris euh, pas mal dans le milieu des DJ de Chicago. Alors, va savoir pourquoi, euh, à cet endroit-là particulièrement. Mais en gros, c'était un petit peu euh, ce morceau-là, le en mode euh, arme secrète que tu dégaines dans ton secte, euh, et en fait, qui euh, fait plaise à tout le monde, tout le monde se dit ouais, « wa trop bien ce son, et tout machin ». Pourquoi Chicago Bah ouais, bah en fait euh, non, c'est juste que la compil est arrivée jusque là-bas et puis... Euh... Ah ouais, bah Chicago c'était une scène de euh, musique électronique, ouais, bon, bah voilà. un peu comme Détroit aussi. Et du coup, euh, ce qui est marrant avec ce single-là, c'est que par la suite, le groupe a, a réenregistré plusieurs versions avec des instruments différents, pas les mêmes personnes qui chantent et euh, un peu comme des remixes en fait euh, mais faits par eux-mêmes et du coup là le label Dark Entris il propose euh, sous forme de p en fait euh, plusieurs morceaux et en fait de suivre l'évolution de ce morceau-là. Intéressant. Bah ouais carrément et puis euh, tu vois que euh, ça évolue et en fait bon ça va jusqu'en 1985 mais enfin euh, tu vois un petit peu les styles euh... enfin, Bon bon je trouve ça je trouve ça assez assez marrant. Donc si vous êtes curieux allez écouter. Nous moi je te propose d'écouter le titre original. Voilà. The First One, donc ça la fait Lamborghini à la base, et euh, voilà, donc Severed Heads avec Lamborghini, euh, vous allez kiffer, moi j'ai bien kiffé, j'adore. C'était, c'était, c'était le temps de l'été, c'était le, les Severed Heads pardon avec Lamborghini euh, qui plus tard est devenu Pétrole. Voilà la version de 1982, euh, the original one. Ouais. Euh, nous, on va écouter euh, un extrait d'un album de Julie Cruz un album qui s'appelle Je tout, hein, je dis Julie Cruz, je pose les noms, je pose le nom d'album, il s'appelle 3 demos, est sorti chez Sacré Bonne Records et qu'est-ce que c'est cet album Il euh, y a un indice, 3 demos, 3 démos, c'est un album un peu unique en son genre qui tient les tout premiers enregistrements euh, des démos du premier EP de Julie Cruz qu'elle a fait avec David Lynch, deuxième indice et Angelo Padala Menti. En gros la BO Twin Peaks. Ouais. La série e euh, premier album qui s'appelait et qui s'appelle toujours Floating Into The Night. Et donc là on est sur le projet qui a la genèse que le, le oui la genèse de cet album et donc on a une collection de trois chansons, on a uniquement trois chansons donc celui de Muse qui est dépourvu des arrangements qu'on retrouve sur le LP et on est avec une, la même puissance que dans la BO Twin Peaks alors qu'on a seulement la voix, le synthétiseur et les paroles. Dingue. dingue Donc c'est le même morceau Vous allez voir la même ambiance Le même euh, mais pattern C'était à la base c ce qu'elle a proposé en premier Non, non pas forcément ah, oui, C'est ce qu'ils ont fait dans les enregistrements ah, oui, le, la, la première phase c'est le premier G Qui était peut-être déjà travaillé Mais euh, après ils sont dit en studio Vas-y on rajoute ça, on met ça, on okay. met ça on pour en en donner, la voix. Pour mettre toute cette ambiance bah, La voix tu l'as toujours mais un peu en fond ouais. Et donc je vous propose d'écouter une de ces témo euh, Qui est un peu le thème phare le Maintain Euh, floating de Julie Cruz et c'est bien ça va rester un peu dans l'atmosphère juste avant un ouais, peu cool. douce et, et, et pareil de ce fond sonore qu'on a derrière nous euh, Floating par Xanax <rire> <rire> Bon euh, bah voilà Floating de Julie cruise un extrait des démos et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je sais plus on ah, a faut, faut, faut pas être trop déprimé pour écouter ça <rire> Je sais pas non, On a parlé d'autres trucs complètement à côté euh, pendant euh, la chanson du coup tu t as perdu le fil Oui non non c'est bon j'ai tout dit Moi je vous en avais parlé en 2019 Avec la sortie de leur 3ème ou 4ème album Je ne sais plus il s'appelle Nooms Et c'est un groupe russe de Stargaze Comme ils aiment bien se décrire Donc en gros ils mélangent des éléments de Crot De Showgaze et de Techno aussi C'est très atmosphérique Sans pour autant être mot du genou Comme ce qu'on vient d'écouter C'est tout hein Tu peux dire que la musique classique, c'est mou du genou, parfois C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parfois, moi, ça je... peut être énervé. Ben, exactement. Et eux, parfois, il y a des trucs un peu de techno, il y a des trucs un peu... Enfin, euh, euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup. <rire> C'était euh... quoi, cet argument Donc, je... Bah, voilà. je voulais dire euh, des trucs aussi avec de la guitare un peu énervée et tout. Ah, euh, et ça... Enfin, voilà. C'est pas que atmosphérique, tout ça. Euh, moi, j'aime beaucoup, et quelle ne fut pas ma joie de découvrir, pendant les vacances, Pierrot, tu étais avec moi, euh, qu'ils avaient sorti un tout nouveau single Euh, à la mi-février du coup euh, je vous le partage il s'appelle Axe Ox et euh, c'est sorti sur le label Rocket Recordings et si euh, vous êtes sage euh, et qu'on a le temps euh, peut-être que je vous repasse mon morceau préféré euh, que je vous avais pas sorti en 2019 en fin d'émission, bon, mais ça on sait pas du coup c'est Axe Ox de, de Nooms, tout de suite <rires> ox Voilà. Axe Oxe. Et ben on va rester dans le même esprit avec mon prochain groupe qui s'appelle Mirror revelation Revelations. Je sais pas comment on le dit puisque c'est un duo mexicain qui nous fait une forme de crotrock showgaze avec bah, des rythmiques motoriques comme on retrouve ouais. dans ton morceau précédent. Euh, des nappes de synthé éthérées et une bonne dose de guitare saturée bien noisy. Super. Tout ce qu'on aime. Euh, pour le moment, on n'a pas d'album, mais il n'y a qu'une poignée de singles, 4 si vous voulez tout savoir, sorties chez Latigo. Et nous, on va écouter le dernier en date disponible qui s'appelle « El vehículo des transformationnes » qui était sorti fin 2022. Tout de suite, Mirror et Revelation. Mirror my révélation. Merba même <rire> levelé. Euh, goodbye Kevin la 238e. Euh on retourne chez Speedy Wonderland avec Miss Tiny qui n'est autre que le projet de Dan Carré à la batterie et euh à la production et de Benjamin Romance Hopcraft à la batterie et à la voix. Alors ils ont qu'un seul single pour le moment, j'ai hâte d'écouter la suite, j'avoue, je sais pas s'il va y avoir un album. Euh, le morceau parle de claustrophobie, du coup euh, vous n'étonnez pas si c'est un peu dark. C'est sorti la semaine dernière et ça s'appelle The Sound avec Miss Tiny tout de suite. Much slower, but it splits up the ramp but it's better with the sound, better with the sound uh -uh. It's better with the sound, better with the sound Tiny avec The Sound euh, et pour terminer cette émission on va écouter un peu un monument du Brit Rock Brit Pop, on va écouter La Moitié d'Oasis côté chant, Liam Gallagher et extrait de un... on va écouter un morceau extrait de son dernier album qui s'appelait Common You Know euh, le morceau pareil, je pense que j'étais très influençable sur ce mois de février <rire> j'ai fait oh bon, ça j'aime bien oh bon, ça j'aime bien, ça me touche Donc le morceau, c'est Everything Electric. Vous n'êtes pas sur RTL2, vous inquiétez pas. Mais il est cool, ce, ce refrain. Il y a ce gimmick un peu à Oasis, alors que je jamais été fan d'Oasis. Mais il m'a eu, il m'a pris. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne fin de journée sur Radio Campus. Au revoir.